Je me donne à qui me plaît, ça n'est jamais le même, mais quoi que celui qui en a jamais bavé me jette le premier pavé, je n'avais qu'un unique. Celui-là m'a joué un sale tour. Je ne m'emporte pas plus bête. Fini Roméo et Juliette. À tout, je leur file un rencard. Là-bas, l'ombre du hangar. Où j'ai rangé mes poèmes. Mes amours et ma bohème. Je les mets tous dans le même taco. Par même cas haut Il s'y brise le cœur et les heins Et moi je trouve ça très bien Si tu passes un jour dans ma rue Peut-être que je t'en mettrai plein la vue Mon piano donne sur la cour T'entendras ma chanson d'amour Et comme ça rien qu'en passant Tu seras un peu mon amant T'auras le meilleur de moi-même Car je ne chante que ce que j'aime Je le chante à qui me plaît Ça n'est jamais le même Mais quoi Faut avoir vécu sa vie Non, je trouve que ça n'est pas si Quoi